J'ai le très grand plaisir de vous présenter l'une des plus prestigieuses petites formations de l'histoire du jazz. Et j'ai d'autant plus de plaisir à le faire que cette formation se produit pour la première fois ce soir en Europe continentale. Nous avons tout d'abord à la batterie Frank Gantt. À la contrebasse, Gamel Suleiman. Tous deux seront pendant une heure environ les partenaires du pianiste Ahmad Jamal. A Jamal. ¡Gracias! much. Here's a composition we call Manhattan Reflections.